Bonjour. Bon. Je vous souhaite une bonne matinée. Tiens. Alors, intéressant parce qu'on est dans Genèse 48, donc on est à la fin d'un épisode important, 2000 ans d'histoire. 2000 ans d'histoire qu'on a fait avec Genèse. Le prochain 2000 ans, il y a pas mal plus de livres faut mal plus d'infos jusqu'à Jésus, puis ensuite de Jésus à nous, c'est le Nouveau Testament. Fait qu'on se promène un petit peu. C'est intéressant, Michel, ce que tu disais par rapport au texte euh, « Berger de mon âme ». Ce matin, on, on parle d'un personnage qui s'appelle Jacob, qui va dire quelque chose de semblable. Hum. Donc, c'est mon titre ce matin, c'est « Fils par adoption et co-héritier ». Donc là, on me dire, comment on trouve ça dans Genèse 48? C'est très intéressant parce que euh, Joseph, on a dit, c'est une personne, euh, un type de Christ. Ben ici, on, on va en avoir un autre euh, aspect euh, de la chose. Mais avant, euh, juste pour qu'on se rappelle que on, nous aussi, on est par adoption, euh, psaume, psaume 100 dit... Euh, Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est Lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes Son peuple et le troupeau de Son pâturage. C'est Lui qui nous a fait et nous lui appartenons. C'est sûr qu'on a parlé ce matin de l'autre côté, à la classe du dimanche. Là. On parle des dons, mais en même temps on parlait du corps de Christ. Christ est la tête, du corps de l'Église. Euh, c'est Lui, c'est à cause de Lui, par Lui, qu'on qu est ici. On lui appartient. Il euh, faut s'en rappeler. Qu Est-ce qu'on peut tirer des conclusions du texte qu'on va lire tantôt Ben, j'espère que oui. Et euh, si tu n'appartiens pas encore, ben, on est, une invitation. Romain 18, une invitation à lui appartenir. Parce que si tu veux les bénédictions euh, qui sont mentionnées ici, si tu veux être capable de pousser des cris de joie, d'entrer dans ses portes avec l'ange. Ben, tu dois le connaître personnellement. Et euh, la condition n'est pas tellement difficile. Euh, en fait, elle est très, très simple tellement simple qu'elle est difficile à croire pour plusieurs. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le confesser de sa bouche, c'est pas juste en cachette dans un coin, là, mais c'est le déclarer ouvertement à qui veut l'entendre. Et de croire sincèrement dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si c'est vrai, ça va changer ta vie. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. « Selon que dit l'écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Donc, je dirais même pour les croyants, ça vaut la peine de se le rappeler. « Crois au nom du Seigneur Jésus et confie-toi en lui. » Ce n'est pas un événement d'une foi, c'est un événement d'une vie. Est-ce que ça va tout le monde? Donc, ce matin, euh, dans Genèse 48, euh, on va parler de trois choses. Joseph, comment il se comporte avec son père. Jacob, ce qu'il a vécu, et la, la bénédiction de Jacob sur Joseph. Et c'est très symbolique. Fait qu'on va lire ensemble, mais je vais commencer à Genèse 47-27, <coughs> parce que c'est important dans l'histoire. Alors, lisons la parole de Dieu. Genèse 47-27. Ça va tout le monde? « Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut dix-sept ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de cent-quarante-sept ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te pris ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. « Quand je serai couché avec mes parents, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Alors là, euh, Joseph a à peu près 55, 56, 57 ans à ce moment-là, quand, quand Jacob approche de la mort. Alors, Joseph va aller le voir et il euh, va mettre sa main sous la cuisse. Bon, sans rentrer dans le détail technique, là, le fait de mettre la main sous la cuisse de quelqu'un, d'un homme, <rire> et que tu jures quelque chose, vous voyez là, comme ça, c'est que tu jures avec toute ta postérité que tu vas faire, et ta postérité va faire ce que tu viens de dire. Concrètement, là, Joseph est, en, est, est euh, en Égypte, il a 56 ans, Mais Joseph ne va pas sortir d'Égypte, ni, ni les, les pères, <rire> ni Siméon, ni Rubin, ni personne. Ils vont tous mourir. C'est leur descendance qui va sortir d'Égypte après les 400 ans de, euh, qui vont vivre là-bas. Et donc, quand Joseph s'engage, il s'engage au nom de tout, tout le peuple d'Israël à ce que ça arrive. Personnellement, lui-même va aller enterrer Jacob, okay? mais il s'engage à ce que ça se fasse au nom de tout le monde. Okay. chapitre 48. Après ces choses, on vient dire à Joseph, donc il y a eu cet événement-là où Joseph fait la promesse à, à Jacob. Plus tard, pas longtemps après, après ces choses, on vient dire à Joseph, «Voici ton père est malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, «Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée, vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraim et Manassé seront à moi, comme Rubin et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. » Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, Qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que j'allais bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apesantis par la vieillesse et ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de, de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui est le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, il se fit avec attention qu'il posât ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père :« Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier né, pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit :« Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit :« C'est par toi qu'Israël bénira en disant. » « Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé, et il mit Éphraïm avant Manassé. » Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. » Voilà. Il y a beaucoup de stock quand même. Et ça peut être mal à suivre voici de le décortiquer. Donc, premièrement, on est à la fin d'une longue histoire, environ 2000 ans. On peut s'argumenter sur une dizaine d'années, mais c'est à peu près ça. Et Dieu a fait une promesse éternelle à Abraham, et cette promesse-là est en train de se propager. On a vu l'histoire de la promesse jusqu'à la fin de la vie de Jacob. Jacob arrive à la fin de sa vie là, et Dieu a pris soin de lui. Comment ça? <rire> Mais premièrement, il a vécu 77 ans avec son père Isaac. Il est parti 22 ans. Ça lui a pris 22 ans à aller chercher sa femme puis revenir. Bon, il y en a qui s'impatient des fois. tu sais. <rire> Mais il est revenu avec 12 fils. En fait, 11. Parce que dans l'histoire, on voit que, euh, voyons, Rachel est décédée sur le retour, juste un peu dans, avant d'arriver à Bethléem, juste un petit peu avant. Et elle est décédée comment? En donnant naissance à Benjamin. Donc, Benjamin est né dans la terre promise. La famille de Jacob est réunie ici, là, ça fait 17 ans qu'ils sont réunis, après tout, j'ai oublié, 22 ans comme ça, 22 ans qu'il n'y pas son fils avec lui, Joseph. Qui, qui, qui va attendre. Dans ce 22 ans-là, il y a 9 ans de… de, de, de non, pas neuf ans, il y a deux ans de, de famine là, qui est entrée, puis après ça, quand il va retrouver Joseph, il va avoir encore cinq ans de famine. Mais pour lui, c'est des longues années de, de souffrance. Pour Joseph, ça va lui prendre 22 ans avant de voir son père aussi. Euh, la famille de Jacob est réunie, puis ils sont réunis dans l'endroit le plus riche, le plus… Euh, Bénis en Égypte, ils sont en Égypte, donc ils ont l'abondance du, du grain qui est dans les silos, mais en plus ils vivent dans les terres riches de Goshen <coughs> et ils sont libres. Euh, on a vu l'autre jour que l'autre jour la semaine passé. Je pense que euh, Joseph dans sa gestion de, de toute l'affaire va euh, va racheter euh, tout le bétail, toutes les terres, tout le monde, tous les Égyptiens vont devenir employés de l'État. Nous, en ce au Québec, qu'on a 650 000 fonctionnaires, mais on n'est pas 8 millions de fonctionnaires <rire> quand même. Bon, fait que... Mais pas le peuple d'Israël et non plus les prêtres de, de Pharaon. Mais ils sont dans les dans tas les plus riches et ils sont paisibles. Joseph est le chef de l'Égypte. Joseph, après la mort de Jacob, va demeurer le chef de l'Égypte pour environ encore 50 ans. Il va avoir régné 80 ans, Joseph. Et Jacob, ben il y a eu, euh, en anglais, on dit « bliss », 17 ans d'une vie bénie, entourée de sa famille, paisible, plus de chicanes, on va dire d'envergure, connaissant les humains comme nous les connaissons, il y avait sûrement des chicanes à tous les jours, de toutes sortes d'affaires, mais bon, mais il était en paix. Okay? Ça, c'est l'état dans lequel on est là quand on arrive au chapitre 48, ça va Et, et Joseph vient de promettre à Jacob que quand il va mourir, ses os vont être enterrés en Canaan. Alors Jacob, là, il est malade de vieillesse. Il est pas malade de d'autre chose. Il est malade de vieillesse. Malade, c'est plutôt un bon mot. Mais en tout cas, il va bientôt mourir. Et le point c'est qu'il le sait. Fait qu il fait venir Joseph, au chapitre 47, pour s'assurer que Joseph va aller l'enterrer. Parce que c'est Joseph qui a le pouvoir, qui a l'autorité qui va aller l'enterrer. Mais là, au chapitre 48, c'est Joseph qui va venir le voir. Alors, Joseph, il visite son père malade. <coughs> comment ça s'est passé? Comment ça, ça se passe On va sauter quelques versets, là, mais après ces choses, tout ce qu'on a vu avant, euh, on vient dire à Joseph, quelqu'un vient dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et là, ce que Joseph va faire, c'est qu'il prend avec lui ses deux fils Manassé et Ephraim. Et là, il va parler avec son père, et euh, Jacob demande à Joseph, mais c'est qui ceux-là? Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Les yeux d'Israël sont apesantis, c'est une personne âgée qui est. Les systèmes lâchent après l'autre, tranquillement. Là. Ça C'était la plainte de ma mère à 92 ans. Là. Elle se levait le matin, se réveillait, couchait dans son lit. Là, elle voyait le soleil se lever, elle était bien placée, son lit. Elle voyait le soleil se lever, puis là, elle se dit, ah, « Aujourd'hui, suis... ça va bien aller, si je vais faire quelque chose. » mais Bon, dès qu'elle se tourne dans le lit, il oh y a quelque chose qui lâche. Puis, sa journée ne sera pas la journée qu'elle aurait voulu. Euh, et ça, c'était la plainte de ces dernières années. Là. Mais en même temps, elle faisait avec. Bon, c'est l'adage. Il, il vieillit, il ne voit pas bien. Alors, Joseph fait approcher les fils proches de Jacob. Et c'est intéressant là, quand vous lisez parce que euh, les fils de Joseph sont nés avant que Jacob arrive. Ça fait 17 ans que Jacob est là. Ça veut dire que les, les fils de Joseph, quand on parle de Manassé et Éphraïm. C'est qu'ils sont dans la vingtaine, quelque part. Là. C est, c est, on s'entend? Quand il dit, au verset 12, « Il les retirera des genoux de son père », C'est peut-être pas de Manassé et d'Éphraïm qui parlent, mais de d'autres enfants de Joseph, parce que Joseph n'a pas que Manassé et Éphraïm. On le voit dans le texte. Euh, quand il dit, au verset 6, au verset 5, il dit, « Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. » ça c'est Manassé Éphraïm. Mais les enfants que tu, as, que tu as engendrés après eux seront à toi. Donc quand il est allé voir son père, il est allé voir son père avec ses enfants. Mais les deux qui intéressent le texte ici, c'est Éphraïm Manassé. En fait, c'est intéressant parce que si vous lisez au verset 5, c'est marqué Éphraïm et Manassé. Et pourtant, Manassé c'est l'aîné, Éphraïm c'est le cadet. <coughs> Et euh, Joseph, quand son père va vouloir échanger avec lui, il va retirer les enfants des genoux de son père. Il va se prosterner devant son père. Joseph est comme Pharaon en Égypte. Il est tout-puissant. Ils sont tous là, tout le peuple d'Israël sont là, sous sa protection. C'est lui l'autorité. Mais il se prosterne en terre devant son père il est puissant en autorité en richesse mais il y en a son père Éphésiens oh, j'ai oublié de marquer la référence ici c'est Éphésiens 6 verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Là, j'ai fait exprès, j'ai mis une petite barre oblique. C'est comme un, on passe de enfant » à tout le temps. Honore oh ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Non, ton père et ta mère, c'est pas quelque chose que tu fais juste quand tu es jeune dans la maison de chez, chez vous. Ici Joseph, il a 56 ans à peu près, il va se courber devant son père. C'est son père. Dans intéressant parce qu'au Congrès, une des affaires qui était mentionnée, c'est fléchonner les vieux pour les remplacer par des jeunes. Je résume à peu près la pensée ici là. « Les vieux, enlevez-vous, donnez la place aux jeunes. » Mais ce n'est pas biblique. 1 Pierre 5, 1 à 4, voici les ex exhortations que j'adresse premièrement aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non par, pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ça c'est l'adage des parents, des personnes âgées, aussi des anciens dans l'Église, particulièrement des anciens dans l'Église. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Comportez-vous comme des enfants de Dieu, vous aurez les bénédictions des enfants de Dieu. C'est ça que ça veut dire. De même, vous qui êtes jeunes, oh boy, c'est plate, mais maman qui a une coupe un matin. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et ici, l'ancien, on peut le prendre au terme précis dans l'Église, mais on peut le prendre aussi au terme plus large, aux personnes qui ont les cheveux blancs, ceux qui ont du vécu, qui ont de l'histoire, blanc, gris, poivre et sel, tu sais, je veux dire. Bon, ceux qui n'en ont pas, ça c'est... Tu ne peux pas me trahir, je vois le reflet blanc à chaque barre. <rire> Revêtez-vous d'humilité, autant du côté de ceux qui ont l'autorité de ne pas en abuser, autant de ceux qui sont soumis d'être respectueux, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On va revenir à Joseph et, et Jacob. Joseph se courbe devant son père, par respect, c'est son père. C'est intéressant, le, le respect de Joseph, une petite parenthèse, je disais ça en, en me préparant. C'est que c'est intéressant, qui, est, qui a été mis en prison pendant que les frères sont retournés vers Jacob? Simeon, c'est qui, Simeon, dans l'ordre généalogique, C'est le deuxième. Pourquoi c'est pas Ruben qui a été gardé? Ruben, c'est le plus vieux, c'est l'aîné. C'est lui qui a le droit d'aînès. C'est lui qui, qui va prendre la place quand Jacob va mourir. Dans, dans, à l'époque on retourne dans le temps, là, quand, quand Joseph a 30 ans, là, puis que ses frères arrivent. <coughs> pas 30 ans, 39 ans, quand ses frères arrivent, Rubin va retourner. En fait, Rubin est un de ceux qui l'ont protégé, là, mais en même temps, c'est l'aîné. Pourquoi il n'a pas gardé? Il a gardé Siméon. OK. Jacob. Il va parler avec, euh, avec Joseph avant de le bénir. <coughs> euh, quand, quand Jacob. Il, Il va mourir là, il est fatigué, il est couché, il n'a pas d'énergie. Mais quand on vient lui dire « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi », il rassemble ses forces, il s'assied sur son lit. C'est important, l'événement est important. C'est important, important pour, euh, parce que c'est Joseph, parce qu'il est comme Pharaon, <coughs> ou c'est important pour Jacob parce que Jacob a quelque chose à faire avant de mourir. Ce qu'il va faire Jacob, c'est absolument important, fait qu'il se redresse, il rassemble toutes ses forces. Qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il parle à Joseph. Et là, il lui dit euh, au verset euh, bon, je, je pense que c'est verset 3. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à, à Luz. Luz, c'est Bethel. Vous savez, quand, euh, au chapitre 28, je pense, quand euh, Jacob est parti de. Il fuit à la maison, hein, il, il a peur pas d'ésaïs. Il s'en va. En route, il va arrêter, il va se coucher. Puis là, il y a une vision avec l'échelle. Dieu est en haut, puis euh, ça monte, ça descend. Et là, il va bénir l'Éternel là. Il va, il va faire un hôtel, puis il va le bénir, c'est là. Fait que quand il dit Le Dieu Tout-Puissant est apparu à lui c'est la première fois que Dieu lui est apparu à lui dans le pays de Canaan, quand il quittait le pays. Et il m'a béni, il m'a dit Je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Dieu m'a fait cette promesse-là. Et euh, j'y crois. Ça, c'est Joseph. Euh, c'est Jacob. Il dit. Un une petite parenthèse. À mon retour de Padan, donc en revenant de, de chez Laban, hein, en rentrant au pays, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelques distances d'Ephrata. Ephrata, c'est... OK. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata, qui est à Bethléem. Pourquoi il mentionne ça ici, dans le milieu de nulle part? C'est une phrase qu'on dirait un petit peu hors contexte. Mais Bethléem, c'est le lieu de naissance de qui? de David. C'est le lieu de naissance de David. Et quand Jésus va aller... se Quand ça va être le... Le, le, pas le, badame, mais le recensement, la maison de David, vont tous aller à Bethléem et pour le recensement. Et là, quelques temps plus tard, les mages vont venir, ils vont parler de, de, de Messie qui est né, un roi qui est né. Et où est-ce que c'est? quand les mages vont indiquer c'est où? Euh, Hérode va envoyer son armée, ils vont tuer tous les petits-enfants. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est qui qui pleure? C'est Rachel qui pleure ses enfants. Tu sais. fait que c'est intéressant, c'est là, là qu'elle est morte, Rachel. Okay? Mais en même temps, là, Rachel, là, c'est sa bien-aimée. <rire> Puis Joseph, c'est son bien-aimé, premier-né de Rachel. Puis ça a pris du temps avant que Rachel lui donne un enfant. fait que quand il dit c'est l'enfant de sa vieillesse, C'est parce qu'il euh, y avait un certain âge, là. 77 plus 22, ça fait 99 ans, hein, Ça ressemble à, à Abraham un petit peu. Ça fait que c'est là qu'il va avoir le premier né de, de Rachel. C'est bien important. Ça fait que ici, ce pas dit vraiment, là on peut tirer toutes sortes de conclusions. Est-ce que, est que Jacob mentionne ça parce que pour Joseph, pour savoir ce qui, qu est, -ce qui est arrivé? Ben Joseph était là. <coughs> Qu'est-ce que. Pourquoi il mentionne? Mais ce qui va suivre après, euh, c'est quand même intéressant. Israël, au verset 11, dit à Joseph, « Je pensais pas revoir ton visage. » Je comprends. Il y a 17 ans, là, je ne m'attendais pas à te voir. Et, euh, et voici que Dieu me fait voir, même ta postérité. 17 ans plus tard, là, je vois tes enfants. Et au verset 15, il bénit Joseph. OK. Chapitre 49, là, ça va être les bénédictions pour Israël pour les fils, un après l'autre. Mais ici, il y a une particularité. Joseph et ses deux fils, Manassé et Ephraim, vont être bénis d'une façon particulière. Okay? C'est important de, de comprendre ça ici pour, pour la suite des choses. Il bénit Joseph et dit « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénissent ses enfants. La bénédiction paternelle est donnée à Joseph et à sa postérité, pas à Rubin, le premier-né de Léa. Comme tu veux. Ce qu'il vient de faire, c'est de transférer le droit d'Ainès à Joseph et à sa descendance. Mais c'est intéressant qu'il dit ici « Parce qu'il y a eu de la misère, hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, c'était le dieu d'Abraham et d'Isaac. c'était pas son dieu. Et, et, et il va souvent dire, le, dieu, le, le moment où il va commencer à dire son dieu, c'est quand il revient, justement, puis qu'il va faire un hôtel en revenant. Là. là, il est rendu à 99 ans. Il revient, il met les pieds dans la terre promise, et là, là, il fait un hôtel. Et, et là, l'hôtel, j'ai oublié, s'appelle, mais c'est El Israël. Okay? Il y a quelque chose, j'ai oublié, il faudrait retourner quand il le dit. Mais c'est... C'est le Dieu d'Israël. C'est un hôtel à Dieu, le Dieu d'Israël. C'est son Dieu. À partir de là, ça devient son Dieu. Mais il y a quand même de la misère parce que pas longtemps après, là, Joseph est vendu. Boy. Joseph avait 8 ans quand ils sont rentrés. Joseph a 17 ans quand il est vendu. Ça fait que il va marcher, mais un moment donné, euh, sa vie chamboule. Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. « Que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, et il reconnaît que malgré ses difficultés, Dieu était là dans sa vie. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal, qui m'a enlevé là, la misère que j'avais à l'intérieur, parce qu'il y avait de la misère, de la colère, de la frustration, euh, manque d'amour envers les fils peut-être aussi, là, un paquet d'affaires qu'il qu vivait intensément, Dieu lui en, a délivré de ça. Que ce Dieu-là, Bénisse de la descendance. Écclésiaste <coughs> 7 verset 8 dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Boy, je pense ça décrit Jacob. Et possiblement plusieurs de nous en transformation. Il dépend totalement de Dieu à ce moment-là. Et quand vient Jacob Chapitre 48, 49, 50, c'est vraiment Jacob paisible. Alors Jacob va bénir Joseph. <coughs> Je reviens là-dessus. Au verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse ses enfants. Maintenant, au verset 5. Maintenant, C'est pour ça qu'il est assis, <rire> qu'il est toutes de ses forces, il s'assit parce qu'il y a quelque chose à faire. « Les deux fils qui te, qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraim et Manassé seront à moi. Je les adopte. » C'est mes fils. Au même titre, qu au même titre que Ruben et Simeon. Mais il vient de bénir Joseph. C'est maintenant Joseph. Qui a le droit S, quand Joseph va mourir, c'est ses fils. Est-ce que ça va tout le monde? Fait que ils ont les mêmes bénédictions. Joseph va être retranché. Joseph, son nom va être enlevé de la liste. Si on passe de Jacob et les, les tribus qui vont avoir le partage, c'est pas Joseph, c'est Ephraim et Manassé. Ok? Mais la bénédiction Parce que Joseph est retranché, va être sur Ephraim, le plus jeune, et non pas sur Manassé le plus vieux, bien que les deux sont bénis. Mais comprenez que les trois, Joseph, Éphraïm, Manassé, sont bénis avant les autres frères. Donc c'est vraiment Jacob, ce moment-là est très important pour lui, seul avec Jacob, avec Joseph et ses fils. <coughs> les enfants au verset 6, est-ce que vous, vous suivez ça? Les, oui. Non, il a commencé par bénir Joseph, ensuite les fils. Oui, ce que je disais, c'est que quand il était jeune, ah. le, profil, le préféré... Oui, c'était... Euh, oui, on pourrait, on pourrait discuter l'entrée. Joseph préférait Rachel à Léa. Mais Léa était vraiment sa femme, de plein droit. Mais ce n'est pas, pas tellement Jacob qui nous intéresse, c'est ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut, et il se garde ce droit, OK? Et on pourrait prendre plein d'exemples là, mais on va rester avec celui-là pour aujourd'hui. Et Israël euh, va dire, euh, « Fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. » Il vient de bénir Joseph, et là, il dit, « Fais-les, approchez de moi pour que je les bénisse. » Et là, faut que je vous explique la, la, la scène, c'est que je vais changer de place. Là, je m'appelle Joseph, puis Jacob. Jacob va être en face. Joseph place Manassé à sa gauche, gauche en face de Jacob. Pourquoi il place Manassé à gauche à, Ça c'est sa gauche. Je suis Joseph. Je mets Manassé à ma gauche. Jacob est en face de moi, donc pour Jacob, Manassé est à sa droite. Je mets Éphraïm à ma gauche parce que pour Jacob, je, je, je le mets à ma droite parce que pour Jacob, il est à sa gauche. Et là, ce que Joseph veut, c'est que Jacob mette sa, ses mains sur la tête des deux fils et de la main droite bénit Manassé, le plus vieux, parce que le, le droit d'Aïnes va être transféré à Manassé. Mais ce que Jacob fait en face... Il fait ça comme ça. Non, mais c'est pourquoi? Parce qu'il veut bénir Éphraïm du droit d'Aïnes suite à Joseph. Est-ce que ça va? Donc quand on lit ici, puis Joseph prit les deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, bras croisés, euh, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Car Manassé était le premier-né. Bon, Moi, j'étais pas là dans le meeting entre lui et Dieu. Je ne sais pas, moi. <rire> c'est lui qui a décidé de faire ça. C'est Dieu qui a dit, non, c'est intéressant. Alors, on va regarder la suite. Euh... Oups, excuse-moi. Il les béni ce jour-là et dit, c'est par toi, Joseph, qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraim et comme Manassé. Remarquez que... Chaque fois que Jacob donne les noms, il, même avant là, de faire la, la bénédiction, il dit Éphraïm et Manassé. Il ne dit pas Manassé et Éphraïm. Normalement, on les nomme dans l'ordre. Il y a Abraham, Isaac, Jacob. On les nomme dans l'ordre, hein Ok. Mais là, lui, il fait à l'envers parce que pour Jacob, c'est Éphraïm qui a le droit d'être. Regardez, avec Abraham, c'est Isaac avant Ismaël. Isaac, c'est Jacob avant Ésaü. Pour Jacob, c'est Joseph avant Ruben, mais vu que Joseph est retranché, c'est Éphraïm avant Manassé. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il n'est pas coincé dans nos traditions. Ça va? Dieu, euh, verset, 21, euh, verset 21, Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, il vous fera retourner dans le pays de vos pères. À qui il dit ça, là? Les autres frères sont pas là, là. C'est à Joseph qu'il dit. C'est lui qui a l'autorité. Et le droit d'Ainès est transféré à Joseph, et quand Joseph est mort, est transféré à Ephraim. « Je te donne plus qu'à tes frères. » Une part que j'ai. On va regarder le territoire que, que Joseph a versus les autres, là. Je te donne de plus, te plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Et ça, ici, il fait allusion euh, à un tombeau. Là, il y a un terrain qui est acheté euh, à Sichem, près de Sichem. Et euh, on sait que, que Jacob avait acheté euh, de la main des de, de, de, de Sichemites, je veux dire, là, ceux qui étaient là. Il avait acheté un, un terrain, je ne me souviens plus pourquoi, là, mais il l'avait acheté. Mais là, c'est là que Joseph va être enterré, dans, ce, dans cette terre-là. Cette ville-là, ce coin-là, ça fait partie du territoire de Manassé, je pense, ou Ephraim. mais ça fait partie des territoires de Joseph. Et ces eaux vont être ramenés là, euh, dans cet endroit-là. Okay? Et là, ce qui concerne la, la bataille ici, là, il n'y a aucune allusion dans, nulle part dans les Écritures, à savoir que Jacob s'était battu pour avoir du terrain là où ils vont aller, mais ici, il le mentionne, donc il est sûrement arrivé quelque chose. Mais de toute façon, c'est le fait que ça va être le territoire de Joseph et que euh, ses eaux vont être amenées là-bas. Alors, si je regarde la généalogie, vous vous en rappelez, Abraham et Sarah vont enfanter Ishmael, ensuite, ben pas Sarah, mais il va avoir Abraham il va avoir Ishmael, ensuite de Sarah, il va avoir Isaac, Isaac, de Rebecca il va avoir des jumeaux, Esaü et Jacob, mais c'est Jacob qui est choisi. Jacob euh, va avoir des, des enfants de quatre quatre personnes. Léa étant la première, elle va avoir Ruben, Siméon, Lévi Juda. Judas. C'est intéressant, je les ai mis en gras, là, euh, Ruben, Siméon, Lévi. Et enfin arrive Judas. Mais Rachel, elle, va avoir Joseph et Benjamin. De Joseph arrive Manassé et Ephraim. Mais j'ai mis une petite flèche pour dire, dans l'ordre, c'est Manassé et Ephraim, mais dans la bénédiction, c'est Ephraim, ensuite Manassé. Mais ce que ça fait vraiment, C'est qu'avec la bénédiction de Joseph, Ephraim est en haut. C'est lui qui a le droit d'aînesse, sur tous. Joseph est retranché. Joseph, son nom n'est pas là. Comme Jésus, Jésus est retranché. Puis nous, on a accès à Dieu directement par adoption. Est-ce que vous voyez le lien? On a directement accès à Dieu par adoption. Ephraim a directement accès à tout ce qui vient de Jacob par adoption. C'est quand même intéressant, non? Alors, la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et moi, ce que j'aimerais vous pointer, est-ce que ma flèche paraît à l'écran? OK. Ruben, regardez où est-ce qu'il est. Il est à l'extérieur. À côté de lui, les édomites. À côté de lui, il y a les édomites. Les édomites, c'est qui, ça? Ésaü, qui a fait la guerre, ben, qui, a, qui est en chicane avec euh, Jacob. Les Moabites, les Ammonites, les peuples ennemis, qui est à la frontière. Rubin, qui est acculé ici. ok. Euh, Siméon, qui est ici, entouré par Judas. Et Lévi est où? Il n'y en a pas. En fait, il a des villes. Lévi va avoir des villes puis des terres pour s'occuper de son bétail, mais il n'a pas de territoire à lui. Il y a des villes un peu partout, parce que son, son rôle va être le sacerdoce en Israël. Okay? Fait que C'est intéressant comment le territoire est parti. Mais regardez Éphraïm et Manassé. Manassé est des deux côtés. Je sais que ma carte est petite, là. Euh. Ok, fait que puis Benjamin qui est l'autre fils, il, il est là. Donc si vous regardez le territoire que Joseph a là, bien, la famille, ok, c'est quand même c'est quand même un grand territoire. Et euh, Jérusalem, il est présentement dans le territoire de Benjamin à cette époque-là, mais Jérusalem va être dans la Judée éventuellement. Et, et, On ne parlera plus de Siméon, Manassé, ou toutes ces choses-là éventuellement. On va parler de Juda, puis le reste, c'est Israël. Manassé, on en parle, 152 références dans la Bible, et dans Apocalypse, intéressant, dans Apocalypse, quand on parle de la tribu de Manassé, de, de ce, qui, ce qui va lui arriver, il y a des prophéties là-dessus, euh, on en parle euh, Apocalypse 7. Éphraïm, lui, un petit peu plus de références dans la Bible, On va parler de lui dans Jean 11, 54, je n'irai pas le voir. Mais ce qui est intéressant, c'est dans l'Apocalypse, quand on regarde les prophéties qui sont faites par rapport aux tribus d'Israël, Manassé est mentionné, mais quand on arrive à Ephraim, ce n'est pas Ephraim, c'est Joseph. Parce qu'Ephraïm, c'est Joseph. Puis en fait, Ephraim, dans l'Ancien Testament, puis dans le nouveau. Dans l'Ancien Testament, très souvent, il est utilisé pour identifier le peuple d'Israël. Fait que ce n'est pas juste la tribu d'Ephraïm, mais des fois. C'est tout le peuple d'Israël. Quand on parle d'Éphraïm, il faut, faut être dans le bon contexte, mais quand on regarde dans le contexte, Éphraïm, c'est Israël. Ben oui, parce que Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob adopta Éphraïm. Parce que Joseph il est retranché. Et nous, je répète, on est fils par adoption de Dieu. Jésus a été retranché, mais avant Ou à cause de lui, on est adopté. Joseph est retranché, mais à cause de lui, le peuple d'Israël vit. Vous voyez l'image? Conclusion. En ce qui concerne Jacob, il a enfin trouvé la paix avec son Dieu. Il a vécu 17 ans rempli de bénédictions auprès de sa famille, rassemblés à l'abri. Il voit de loin l'accomplissement des promesses reçues, parce que quand vous allez regarder chapitre 49, les... les, les Les paroles, les promesses, la bénédiction sur les tribus là, parle pas juste du territoire d'Israël, mais parle des choses à venir après. Il voit son fils bien-aimé, il le bénit ainsi que sa descendance et il a la promesse d'être enterré dans le tombeau de ses pères. Ça c'est Jacob. Joseph, il a honoré son père Jacob et il a honoré son Dieu toute sa vie. Il sera retranché, mais il perd nullement la bénédiction là, on vient de le voir sur la carte là. Il y a la moitié du territoire, quasiment, là, si on la regarde comme ça. Là. Son fils, Ephraim, est maintenant celui qui a la promesse. Par pure grâce, aucune raison logique, hein? ses fils sont adoptés par Jacob, son père. Quel fils, Ephraim, et Manassé. Les autres fils sont intégrés dans les tribus de... Éphraïm et Manassé. Les autres fils n'ont pas de, ter de territoire particulier. Ils vont se mélanger avec Éphraïm et Manassé. Sa descendance reçoit une double part dans la terre promise, puis son nom à Joseph au travers d'Éphraïm est souvent synonyme d'Israël. Ça, c'est pour Joseph. En ce qui nous concerne, Ben, j'ai pris trois passages dans le Nouveau Testament, là, et je ne vais pas les lire au complet parce qu'ils sont longs les trois, mais quand même, dans Jean chapitre 1, on voit qu'au commencement, la parole existait, elle était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière. Et à tous ceux qui l'ont reçue, et je retourne à ma première, au début, là, quand je dis « si tu ne le connais pas », il faut s'approcher de lui, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? Cette parole-là, qui est la vie, qui est, qui est la lumière des hommes, cette parole-là, ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas du sang, pas de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est par adoption qu'on devient enfants de Dieu. Il faudrait s'en rappeler. Éphésiens 1 dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Joseph était le onzième de douze, il est devenu le premier, co-héritier, ses fils, qu'ils n'avaient pas droit au partage, ses fils sont maintenant co-héritiers avec les autres. C'est intéressant, l'enlèvement de l'Église, selon notre, notre, je veux dire notre position, c'est que l'enlèvement de l'Église va avoir lieu avant le retour de Christ a lieu, l'enlèvement de l'Église la première fois. Ensuite, il y a les tribulations et le peuple d'Israël doit passer au travers de la tribulation. Mais il y a espoir pour eux après la tribulation. Mais on est enlevé avant, nous les enfants, par adoption, on est enlevé avant la misère qui va tomber sur la terre. Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, père ». On l'a chanté tantôt. Dieu, c'est mon père. Jésus-Christ, c'est mon frère. Si vous regardez Ephraim puis Manassé, en étant adopté par... Jacob, ils deviennent frères de leur père. <rire> Joseph, non? C'est intéressant. Donc, Romains 8, « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Donc, je reviens à la question, si tu lui appartiens pas, ben, ce qu'il faut faire, c'est croire au nom du Seigneur Jésus et se confier en lui. Ce n'est pas juste de croire, c'est de se confier en lui. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple adopté et le troupeau de son pâturage. Que Dieu vous bénisse.